Ce soir, nous vous promettons une émission, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais pour nous, le terme ordinaire n'a vraiment pas la même signification, voire connotation, que pour vous, pauvres mortels incultes. <rire> pour nous, ordinaire, c'est tout simplement le chaos. Et puisque le chaos est notre ordinaire, nous ferons, nous ferons ce que nous faisons d'ordinaire, c'est-à-dire vous fendre la tronche en deux. Avec le meilleur métal durant les trois prochaines heures, bande d'auditeurs ordinaires. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, et son assistant, surtout si, comme d'ordinaire, les soins prodigués seront malsains et plus que d'ordinaire. <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated. Cause Bandragon. and sinistrous said Je ne s o u h a i t e pas la bienvenue e n cette nouvelle édition de réanimation en ce 29 novembre de l'an de Disgrâce 2011. Prosternez-vous, bande d'incultes, vos réanimateurs sont là. Moi, Dr. Holpain, e Pendragon et Sinistros. e Salut, Holpain. Oui. Permets-moi de faire une parenthèse pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. i c i en o n d e Merci beaucoup, cher ça, assistant. Ça a bien tombé cette année. J'ai fêté mon anniversaire、oui? à réanimation et tu fêtes le tien à réanimation. Effectivement. La preuve qu'on a passé une mauvaise année, c é t a i t épouvantable. Et voilà. C'est et... bien gentil. Je l'apprécie au plus dernier m o m e n p Ça fait 10 ans parce que c'est fini après. Voilà.、Euh, donc, ce soir, nous avons.、Euh, ben, en fait, c'est une mission fort chargée, évidemment. Mais qui plus est, c'est la dernière émission de type,、euh, entre parenthèses guillemets. Anormal.、Euh, oui, parce que la semaine prochaine, nous aurons、euh, des invités. Nous aurons une entrevue d la formation d Endisnear, s qui avait, devais-je dire, l'honneur, mais aussi la lourde tâche. Le m a n d a o u t D'ouvrir le dernier Metal Fest, effectivement, chose qu'ils ont fait,、euh, je dirais. Oh, avec brio. Avec les brio, les brio honorablement. Ils s'en sont très bien sortis. Et le, ça, c'est le 6, mardi prochain, et le 13, qui se trouve être la dernière émission de réanimation pour 2011, nous recevons、euh, les lutins de l'enfer. Oui, qui quittent la station vers d'autres cieux.、Euh. Tout à fait. Après,、euh, je crois que c'est. Ils ont marqué. Sur le site de C'est Fou, c'était marqué 9 ans, mais dans les faits, c'est 7 ans. Ce serait sept ans d'animation qu'ils ont fait, Lutin e s l s de l'Enfer, i Sept ans d'animation. Sept、oh. ans d'animation. Donc, nous recevrons nos, nos,、euh, nos, réciproques. Oui, nos réciproques du vendredi. Tout à fait. Qui ont été longtemps après les a n i m a t i o n effectivement. Donc, nous aurons,、euh, les deux Lutins en studio avec nous pour toute la durée de l'émission. Et ça mettra un terme édi aux éditions de réanimation de 2011, puisque nous prendrons une pause, et ce, jusqu'en janvier 2016. <rire> oui, une longue, longue pause. Ben, quoi? Une pause, une pause.、Ah、oui, une... on n'a pas spécifié au moment. Mais même temps. non, pas du tout. Et non, bande d i g n a r e s nous reviendrons le 10 janvier 2012. C'est cela.、Hein? Avec、euh, un mois et demi de. The de, de Best of The tout... best of 2011. <rire> voilà. À l'instant, nous venons d'entendre la formation Dark,、euh, Dark Angel, tirée, une pièce tirée de l'album Darkness Descends, Hunger of the Hundred. Très, très, très bon album. L'album culte aussi.、Euh... Absolument, de 1986. Étiquette combat qui mettait évidemment, mais doit-on dire en vedette, oui, parce que c'est le cas, Mr. Gene o g r i n n Gene o g r i n n un mini Gene o g r i n n de 14 ans à l'époque. Mais mini, hein. Non, il é t a i t pas si mini que ça, là, mais. Il était à g e n o u Un Cartman à en devenir.、Euh, oui,、là. effectivement. <rire>、euh, juste auparavant, nous avions The Almighty Slayer. Mais、hey, c'est pas bon, ce tune-là. o r Non! Angel of Death. On était justement en train de se dire hors h o n t e que c'était possiblement la meilleure t o u n e metal ever. Et、euh, j'aime bien ta remarque、euh, qui était hors h o n t e aussi, que Raining Blood, parce que c'est l'album que c'est tiré, est probablement le Sgt. Pepper s du métal. Du métal, effectivement. Ouais, ça, oui, je suis d'accord avec toi. Donc, Angel of Death, pièce d'ouverture de Raining Blood, qui est parue en 1986 à l'époque sur l'étiquette Death Jam, qui est devenue par la suite American. Euh, Deaf American pour revenir, American, American, effectivement. Qui est encore aujourd'hui American. Vous avez un r a z o r auparavant, e v i l Invaders, tiré de l'album éponyme de 1985 Ça, Attic. Moi, c'est une de mes préférées. De, de pièces, ouais, ouais, o u i Je me rappelle le vidéo clip, puisque c'est en allant b a s s e r a g a o Oui, ben, moi, je trouvais ça un petit peu poche, là. C'était pas me, grave, c'était des premiers vidéos. Ouais, puis, ouais, ouais. C'était, c o o l C'était fait poche, pas de budget, pis c'était cool. o u i o u i Et nous avons ouvert avec Celtic Frost et la pièce Suicidal Wings que l'on retrouve sur Morbid Tales, la pièce de clôture de cet album de 1984. Ça, c'est une、Noise. de mes pièces préférées de Celtic Frost. Pourquoi c e t que tu veux que ça me fasse? Le petit côté rock'n'roll, Oui, c'est très rock'n'roll.、Cool. Oui, oui. C'est une pièce que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, si je ne l'avais pas aimée, je me demande pourquoi je l'aurais programmée.、Hein. Ah, bon, c'est j a m a i s d e t ou des fois, ce qui t e passe par la tête. Oui, puis on est peut-être mieux pour le savoir、finalement. Et non. u n peu plus tard, je vous parlerai de cinéma parce que j'ai vu un truc qui se devait d'être un film important, en fait, semblait-il, pour l'année 2011. Il y a des sorties aussi, des choses intéressantes qui sont au niveau de la musique, mais ça, on reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Parce que je dois martyriser Sinistros e à l'instant. Au, au, au, encore, encore. Bon, ben, tiens, tiens, tiens, pis tiens. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha! Ce qu'on a du plaisir. À martyriser. Et...、Euh... Oui, il va se faire toujours un grand plaisir de, se faire, de faire, se faire plaisir sur le dos des autres. Et ici, non, évidemment, sans, je... sans <rire> mauvais jeu de mots. C'était Sylvain, ce coup-là. Je ne veux pas le savoir. <rire> Écoute, il faut rappeler t o i que je ne te toucherai même pas avec un bâton. là. Mais c'est ça que tu viens de faire. <rire> oui, mais、euh, chauffé à blanc. OK. Je l'avais désinfecté. <rire> <rire> Donc, tu as deux présentations pour nous ce soir. Oui. Oui. Puis ça va sûrement être vraiment poche comme à l'habitude. Mais oui. Donc, parle-nous-en don un peu. Non. OK. Donc, on va continuer avec mon bloc. La <rire>、euh, première formation que je vous présente, c'est、euh, une découverte pour ma part、euh, de 2011. C'est de la musique ou découverte, là? C'est découverte avec un petit peu d'édredon, de, de, de plume. Et genre blackish? Ben, c'est blackish. J'aime pas réellement le mot blackish. Et si. Ça donne une certaine noirceur.、Mm, o、okay. Mais, quoi? C'est à vous de décider quel genre que ça pourrait être. Je、okay, vais le décider, c'est sûr. C'est pas black metal à, à proprement dit. C'est la formation suédoise Apostasie. Apostasie、euh, qui met en vedette un membre de Shining、euh, qui est Peter Hoss. Et l'ancien batteur de Project 8 1999. D'accord.、Euh, qui est ré parti récemment du band, là. e、euh, Mais en fait, il y a 20 minutes, je pense.、Hein? Ben, il y a 19, ça ça me semble-t-il. C'est ce qu'il me disait. D'accord. Alors, on va entendre un album qui s'appelle Nuclear Messiah, qui est paru sur Rambo. Rambo, tu parles d'un. Ben petit... oui, tu parles d'un e s a u t r e label, tu s a i s J'espère que c'est un label qui dégomme toujours bien. Moi, pas tout. Pas tout, mon petit, une pompe. Euh, apostasie,、euh, j'avais quelques réticences,、euh, parce que l'étiquette,、euh, musicale qui leur était attribuée, c'était m é l o d i q u e Black Metal. Déjà là, en partant, m é l o d i q u e plus Black Metal, ça me fait un peu peur. C'est pas supposé aller vraiment enceinte. Ben, en tout cas, déjà là, ça fait. Est... oui, mais bon. Ouais, en tout cas. Ça vient de Suède, pis ça a le mot mélodique dedans. À quoi qu'on pense? Inflame. s Oui, c'est vrai. C'est ces le premier band qui me vient en tête. J'avais une énorme, énorme, énorme appréhension. J'étais e pas sûr, pis, ah,、oh, la pochette est popée, pis,、euh, ouais, ils ont l'air un peu peinture lurée. Oh, ok, je vais l'essayer. f a i ça a été une très belle découverte, pis j'ai trouvé que c'est un excellent album,、euh, pis j'ai bien fait de. Oui, c'est mélodique, mais ça tombe pas dans l'enfer, le, la fanfaronnerie de Gothenburg.、Euh, le synthé est bien dosé par rapport aux guitares, pis u t'as pas d'over-trigger, t'as pas de trop de notes, là, tu sais, à la Children of Bodham et compagnie. Il、ouais. y en a pas de ça. Tu a c'est, allons droit au but, c'est des bons riffs, il、euh, y a des bouts de trash,、euh, c'est vraiment bon. Mais est-ce que la guitare est très rasoir? Non, c'est pas rasoir,、okay. mais ça sera pas d'être,、euh, gras, par exemple.、Okay. c'est accordé en, Standard, mi, mais ça varlop. e C'est très bon. Tu me présentes quatre pièces. Qu les quatre premières pièces de l'album, on va commencer avec、euh, The Blacker, The Blood. C'est tiré de Nuclear Messiah. Voici Apostasie. Girl.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 Pour L'écouter. 89 à、oh. 1. Ouais! Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cet t e <rire> Back in Time. Eh,、yes, Seigneur, là, on parlait de Fringe, je commençais à faire. Ben oui, hein. Mais pas un t parles dans l e r o u t e moi, là. Tu m'aimes un petit peu. Il lève 19h54. Vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Shows sur les ondes de CIFO 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Voilà qui est bien dit. C'est très bien dit, mon cher ami. Et ce qu'on vient d'entendre à l'instant était la première présentation de cet ignoble gobelin, q Kessinistros. Eh oui, c'était formation suédoise Apostasie. Avec l'album Nuclear Messiah, paru plus tôt en 2011. On a entendu les pièces Nuclear Messiah, Slave to the Cross, Parasite Swarm et The Blacker, The Blood. J'ai trouvé ça correct. C'est un album auquel j ai donné une magnifique note de 8,5 sur 10. J'ai trouvé ça correct. C'est très bon, j'aime bien ça. J'ai trouvé que ça manquait un peu de gras, par exemple. Oui, toi, t'aimes ça quand c'est bien juteux. Moi, j'ai. Mais moi, j e t a i s au régime, c'est correct. Ah,、oh, les r é g i m e les régimes. <rire> De quoi tu parles avec ton régime, là?、Le、régime, là, c'est pour. Non,、euh... je disais régine. Ah, régine. Régine. Les, les régimes, c'est pour ceux qui n'ont pas le choix. On a toujours le choix. Non, non, ceux qui n'ont rien à manger, je parle. OK. <rire> c'est méchant, mais qu'est-ce que tu veux?、Euh, ben non, c'était. Honnêtement, j'ai trouvé ça. Correct. Puis je m'attendais à, à quelque chose de beaucoup plus black que ça. Et puis. Ben, puis、euh, a, on sait que je t'en ai passé il y a o u i s tu m'as r e n s e i é la dernière semaine. Les dernières semaines, dernières euh, semaine, euh, avec euh, Tac, puis.、Euh, o u a i c'est ça. Puis s h o o d e r puis. Shooter.、Euh. <rire> non, non, j'avais ma dose, mais là, c'est correct. C'est un bon choix. Je ne suis pas prêt à dire que je vais me précipiter pour me procurer cet album-là. Mais en contrepartie, ça me ferait plaisir de le réentendre. Bon, c'est bien. Si tu le payes. Mmh, pas mmh. en nature, en tout cas. Non, c'est ce pas l a l b u m je parle. OK. Ceci étant dit, il y a des trucs intéressants aussi qui sortent, euh, euh, qui sont sortis, devrais-je dire, ou qui sont à venir au niveau musical. Tu m'as incité, toi, espèce de, de black métalleux corrompu, tranquillement pour aller vers le death metal, à aller écouter le dernier Vomitory. Qui p o r t e i t le nom de Opus Mortis 8. Bien, moi, j'ai bien aimé ça.、Ah, c'est cœur, e Je ne connaissais pas la formation du tout. Du tout. Non? OK.、Euh, Puis quand j'ai mis la main sur cet album-là, moi, je trouvais. Toi, contrairement à toi, tu n'aimes pas le nom. Non, je trouve le nom exécrable. Non, moi, je trouve ça d r ô l e Je trouve le nom vraiment laid. Je trouve ça cave comme nom. Moi, le dernier album que j'avais écouté, deux autres, c'était en 2000, c'est Blood Rapture. Je n'avais pas vraiment aimé ça. Donc, 11 ans plus tard, là, 10 ans, là, pour bien dire, là,、euh, Opus Mortis h 8, je le trouve. Très bon.、Ben、moi, j'aime ça. <rire> oui, moi, j'ai donné quand même un 8 sur 10.、Là. Ben, c'est à peu près ça que je vais lui donner parce que je vais r e faire ma critique、euh, au courant de la semaine pour la semaine prochaine. Oui, c'est vraiment bien.、Euh, y a.、Ah, c'est un album que je présente la semaine prochaine.、Euh. Vomitory? Oui. D'accord.、Euh, pour les amateurs de Doom Metal, pas mal les plus significatifs depuis bon nombre d'années. Je parle de Cathedral. Il y a un album double qui est disponible, qui porte le nom de Anniversary, qui se veut, e、euh, n en fait, c'est la dernière tournée à vie de Cathedral. C'est fini après? Ben, je peux pas dire s'ils vont arrêter de produire, mais ils vont arrêter de tourner. C'est u n peu le principe de Priest, là. Mais,、euh, ils vont arrêter de, de, de tourner. Ils sont en fin de, de cette tournée-là, présentement, qui est la dernière à vie. Ben, ça, beaucoup, beaucoup d'artistes l'ont dit, là, mais. Et c'est 20 pièces live Et、euh, honnêtement, les choix de pièces sont excellents. Puis,、euh, qualité de live, c'est vraiment bien. Donc, Anniversary, c'est disponible sur une version double CD.、Euh, il n'est pas disponible. En fait, je n'ai pas encore trouvé une réciprocité en vinyle. En v i n y r e、ah. En v i n y r e、euh, Une chose qui sera intéressante, peut-être même pour toi, à découvrir. Ben, c e s t ne le savais pas si c'était pour me risquer. Mais là, avec ta critique.、Euh... Si s p i q u e ma c u r i o s i Mournful Congregation, qui est un funeral doom metal et le terme funeral s'applique excessivement. Ben, bien J'ai bien aimé ma pochette. Pis... C'est très, très, très lourd. C'est tellement. C'est lent aussi.、Ah, ouais. euh, bon... mmh. Là, tu vas faire la vaisselle, puis là, tu a t vas faire la deuxième note.、Okay. C'est des pièces. Écoute, il y a une pièce qui dure、euh, 33 minutes. Il y a 6 notes. OK, c'est beau.、Euh, on l a i s s a i là, il n'y a pas 6 temps, je pense qu'il y en a 8. <rire> la pièce la plus courte a 12 minutes. Oui, ça, j'ai lu. Mais、euh... c'est vraiment bon, là. C'est du doom très, très oppressant, là. Puis.、Euh, c... Mais contrairement à ce que beaucoup de monde peuvent penser, jouer lent comme ça, c'est plus difficile que de jouer ben, vite. Bien, Garder son tempo, faut, faut hein. Il faut que tu comptes, là. Ah oui. Tu sais, mettons, tu fais une note aux 16 mesures. Ah, t、ouais. c o m p t e la pause. Je s e q u c'est ça. Ouais. Ouais. Exactement. Ah non, je suis d'accord. Moi, j'ai donné un 8.5. C'est disponible en CD également et non pas en, en vinyle. C'est, euh, sur 20 Box Spin Records, un label que je ne connaissais pas.、Euh, bonne nouvelle pour, euh, en fait, c'est une bonne nouvelle pour moi. Je sais pas pour, peut-être pas pour toi, là. Mais le 28 février,、euh, c'est le nouveau Terrorizer.、Ben、ça,、euh, si, ça m'intéresse d é c o u t e r ça. b n Terrorizer, c'est un grind. Qui,、euh, je dirais, est vraiment pas piqué d e s v e r s parce que,、euh, c'est encore plus brutal qu'en épandref. e、oh. C'est vraiment très intense, là.、Euh, je te dirais que, moi, je préfère Terrorizer,、euh, dans le genre, là, à, euh, voyons, euh, comment il s'appelle déjà, e u autres, là. Eux autres, l Oui, c'est ça, eux autres, là. La Pamdeck? Non, non, non, non, non. b r u t a l Truth. OK. Les choses intéressantes, c'est que dans, le, dans la formation, originalement, il y avait Jesse Pintado de n e p a n Def, qui est décédé. Il y avait Pete Sandoval de Morbid Angel. Ben là, il est là, là, Ah, il a toujours été là. Et il y avait David Vincent, qui est il, revenu. Qui est revenu, oui, j'ai lu ça dans ton,、euh, ouais. Dans ton topo. Ouais.、Euh... Donc, ça risque d'être assez intéressant. un nouvel album、euh, le, pour, qui était disponible depuis hier, le nouvel album de Venom, Fallen Angel. Moi, j'ai donné un 7 sur 10. Ben, ma première écoute, moi, a fait.、Euh, ouais. Pas que c'est pas bon, mais il me semble que ça lève pas. Moi, j a i jamais été un fan proprement dit de la formation Venom, qui au début, donnait un peu plus dans ce qui était, ce qui était pour devenir le black metal.、Là. Puis o n t beaucoup plus trash maintenant, le trash sale garage, là,、euh, avec des tendances un petit peu evil. J'ai a m a i s été vraiment un fan de Venom, mais je reconnais qu'ils ont des albums intéressants. Puis celui-là, moi, le dernier que j'ai entendu, je pense que c'est Hell.、Euh, c'est l'autre avant. C'est l'autre avant, qui date quand même de peut-être deux ans.、Euh, je pense que c'est 2009. Bon.、Euh, c'est pas de,、euh, Oui, 2009. 2009,、ouais. j'avais trouvé ça pas mal bien. Bon, je me suis risqué à écouter celui-là, et puis、euh, je n'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu. Moi, il va falloir que je les réécoute une autre fois. Il y, a, il y a quelques bonnes pièces, mais en général, son vocal m'a comme tapé ses rognons un petit peu. Bref, en、euh, tout cas, il faut leur donner quelque chose à Venom. C'est un. Non, à Kronos. C'est un des rares musiciens de la scène underground mais, qui a toujours pas mal continué. J'ai entendu la version Venom avec Mantas et, À Baden.、Euh, non, à Baden, n'est plus là. C'est la même formation qui était.、Euh, Je pense que c'est sur Pure Evil ou. Ah,、euh、qui、oh, okay, Tu veux dire Sankronos Ouais, c'est ça. Okay, okay. Mais là, il y a un band qui s'appelle Empire of Evil. C'est Venom Sankronos. Ok. Dans le fond, c'est le, le, le, le même line-up qu'il y avait sur、euh、Pure Evil, je pense. Donc,、euh、c'est、euh、deux guitaristes Non, il y a juste un guitariste. m o n t a s、euh, il y a un bassiste, chanteur.、Euh, le nom, je me rappelle, il jouait, il jouait dans t o m c r a f t Ok. Je me rappelle pas son nom, là. Puis、euh, Demolition Man. Non, ça ne nous a rien. Ben, il a joué dans Venom, il a fait、euh, au moins 3-4 albums avec Venom.、Lui. OK. Puis、euh, l e batteur, ben, c'est un, un batteur qui était Anton, qui, qui、ah. a joué dans Venom aussi. OK. Fait dans le fond, ces trois-là étaient dans Venom en même temps, puis l s ont fait des albums ensemble sous le nom Venom. Mais là, vu que Kronos, il a repris le nom Venom, ben,、ouais. c'est、mm -hmm. Empire. Ben, ils ont et fait、euh, comme avec v a n a n Air, le t Black Sabbath.、Hein? Ben, c'est ça. o u i OK. Bref, côté musical, il、euh, y a ça qui est, pourrait être intéressant, évidemment.、Là. On pourrait en a m e n e r pendant 107 ans, mais l'émission n'est pas dédiée uniquement à votre, à votre information, votre c u l i c i t De toute façon, il y a des albums de 2012 qui commencent à être annoncés. Là, oui, c'est ça. Puis, tranquillement, pas vite, ben, là, nous, on va se consacrer à préparer notre rétrospective aussi de 2011. o a r c a du i n s r la a n c h e Il beaucoup de travail cette année.、Euh, Effectivement. Mais, quoi que, il y a toujours moyen de déborder、euh, des places.、Euh... Toi, tu débordes, toi? On déborde. Tout ça, on déborde. d temps, peu de temps. Donc, je vous parle de cinéma un peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, on, on va débuter. On va continuer, pardon, avec une de mes. i Moins ça, tu devrais être moins content, peut-être. <rire> Pas content. b e n ça dépend, là, ça va dépendre. Vu enfin, que tu as réussi à m'avoir avec le d e t b e n c'est juste du dette. J'avais cru, cru remarquer. On va continuer avec un de, mes, un de mes, choix musicaux. On va y aller tout de suite avec la formation Behemoth et Ceremony of Shiva t i r é d'un album de, il y a quand même, euh, 11, 12 ans. Cette année, K, Ceremony of Shiva.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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. Eh bien, je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette. <rire> <rire> Ici, le jour de la marmotte à réanimation. Ce serait、euh... plutôt le jour du, de la undead marmotte. On va mettre toujours la même toune, le même petit bout de toune. <rire> bout de ça ne sera pas sonné une chair, je peux te le dire. C'était Hate Eternal.、No. Ben, j e t r o u v a i s ça. Pas pire! Hey, tu t'en viens vraiment, mais vraiment c u l t i v é Vraiment、voilà. bas, hein? Ça n'a pas de bon sens. Non, non, non, non. Ça, tu rehausses ta qualité. Non, mais il y, y,、euh, y a même des gens q u i r polluer online. Si tu fais là, toi, de Death Metal, tu、si、t'envoies t e q u k i s C'est pas ça que toi. C'est ça. s La、euh, corruption. La corruption, j'ai été c a r r o m p u du. <laughs> hey, The j o u r n m l la pièce Powers That Be. Et oui. Ça veut dire ce que ça veut dire, tiré de l'album de King of All Kings, qui est paru en 2002 sur E-Rake. C'était le deuxième album de cette formation, maintenant en vedette. Eric Rutan, o ex-Morbid Angel, mais aussi、euh, producteur pour Morbid Angel. Auparavant, nous avions ton cousin, Sinister. Eh oui. Et il n'est pas pièces... posant, lui. Hein? Non, non, non, non, non. non, pas Là, du il tout. Il n'est pas pied comme moi. Non, c'est vrai, il est moins pied que toi. Il、oui, est correct. Et la pièce Legacy o b a c h e u s e pièce éponyme du même album, dernière parution, paru en 2010 sur Massacre Records. Vous a v i o n Nomad, la très bonne formation、hey, Nomad. e C'est vraiment fort, ça. h、oh, ouais, ça, c'est vraiment hâte, là.、Puis、la pochette est sublime. C'est un, c'est des très... Vikings du cosmos. Oui, oui, c'est un très bel objet, ce, ce J-pack. Et la pièce d'ouverture de Demon's Breath, qui est tirée de l'album Transmigration of Consciousness, qui est paru en 2011 sur Witching Hour. C'est un très bon album. e m o l a t i o n ça aussi, c'est excellent avec What They Bring, pièce d'ouverture du mini-album、euh, célébrant le 20e anniversaire de cette formation. Providence, paru sur. b o s t o n autoproduction indépendante. Et les avions o u v e r t avec Behemoth et la pièce Ceremony of Shiva, tirée de l'album Satanica, paru en 1999 sur Avant-Garde. Sur ce, à la semaine prochaine. e y allez tous vous faire foutre. C'est cela. Hey, on va pas la dire deux fois ce soir. a h a Parce s t qu'on est gredins, hein? On est des petits schnappants. Ah、oh, oui, tout à fait. Là, tu nous passes tout t a deuxième.、Euh, oui, tu nous passes tout de suite ta deuxième présentation、oh, okay, de ce soir. Oh, que oui, oh,、ouais. que、okay, oui.、Euh, album qui, pour moi, ça va être l'album de l'année 2011. Ah、euh, oui, tant que ça. Ah, c'est une merveille masquée.、Euh. Sinon, je suis allé écouter ça, p u j'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment très, très, très, très ordinaire. Non, c'est pas vrai, je n'ai pas écouté. <rire> mais ça me, me semble <rire> la b e l e aussi, là. Parce que vous voyez la face allongée. De quoi tu parles? Va n o u é c o u t e t on n a Thalys s m a r d Chacun nous pue. C'est ça, Nathalys s m a r d qu'on vient d'écouter avant? Oui. C'est super bon. Alors, est-ce que vous aimez athéiste? Pourri! Pourri! Mais、ben、non,、oui, c'est、bon. pourri. C'est loin d'être pourri. Ben oui, eh bien,、euh, j'ai découvert、euh, une formation qui est presque aussi vieille qu'athéiste. Formation、euh, australienne qui a été fondée en 1992 qui s'appelle Alarum. o Alarum, o c'est les petits frères d'athéistes en version trash. Tandis qu'athéistes, c'est une version plus depth. e f ouais. x autres, c'est une version plus trashy. o k、okay. C'est le même, la même trip, jazz, fusion, métal. C'est carrément capoté. Okay.、Euh, Moi, je trouve que c'est un album qui arrive à l'achever de j o e p e t e r d a t h é i s t e c'est、euh, Joe Peter. Joe Peter, oui, j o e p e t e r 90. <rire> ça l'arrive carrément, là, dans les mêmes cordes que les, c'est aussi bon. Moi, j'ai mis un 9 sur 10, cet album-là. Ça m'a carrément scié deux jambes. Ça, je suis tombé carrément de haut, même si je suis petit. Bon, tu vois, là, vous voyez, là, c'est ça, le, le peu de loyauté. Il va, se faire, il va se faire scier les jambes par un autre qu'à moi. <rire> Do! Ouais, mais t'étais pas disponible cette journée-là. Non, t'étais p e r e en train de couper d'autres bras. Ça pressait, l a chaîne saute,、oh. elle c u t e à côté, là, bon, ok, Fait que t'as dit, à l a r o o m si et moi. Si et moi, n o s on saute, là, tu、ouais. sais. <rire>、euh, on va entendre,、euh, ben, c'est, dans le fond, c'est les six premières pièces de. Parce qu'il y a un genre de petit in... e intro-pièce q u s'appelle F. Spaniel, qui est、euh, une petite pièce、euh, à la guitare.、Euh, une Liteur acoustique,、euh, style espagnol. b e n avec un nom de même, si on dit ça aurait été de la mandoline chinoise, j'aurais plus ou moins cru. b e n q u o que ça aurait été peut-être un mélange de culture, ça aurait été cool. <rire>、euh, non, mais ça montre la dextérité des musiciens. C'est vraiment assez,、euh, assez technique. j entendu les... dire que sur cette petite introduction-là, Eve、euh, Spaniel, g ils étaient. Tous la gagne sur le même manche, m a i s Ben, faut pas le dire. Ah, ok. Mais on verra pas, de toute façon. Non, on le verra pas, de ta radio, c'est、oui, correct. C'est ça. e、euh, fait qu'on va prendre les six premières pièces de Natural Causes,、euh, qui est parue en 2011 sur Willow Tip Records. Alors, commençons tout de suite avec la pièce Natural Causes. Et c'est parti. À la route. Désolé, on revient. v r a e n t hâte. C'est cohérent. Vraiment, vraiment bon. Je te l'ai dit, c'est mon album de l'année, c'est sûr, sûr, sûr. Je ne sais pas comment tu fais. Moi, je vais avoir de la misère à décider quel est mon album. Ben, de Bien, regarde, avec les notes que je donne,、euh, lui, il s'est mérité un 9 sur 10.、Euh, Puis, j'aurais pu facilement lui donner un 9,5.、Ah, c'est très bon. C'est très, très bon. Tu as entièrement raison. Si on est amateur d e t h i s s on devrait aimer alors. Ah oui, mais on dirait qu'il、euh, y a beaucoup de v o y i v o d e là-dedans. Oui, effectivement. On a des petites influences、ouais. à la Nothing Face et des dimensions atroces. Ah, c'est、cool. très, très bon. On a entendu quoi? Bien, On a entendu les pièces Non-Linear、euh, non Parallels. a v e c la pièce、euh, tout juste avant, la petite pièce、euh, acoustique qui s'appelait Eve Spaniel. On a entendu The Signal、uh, for New Creation, Shifting Skies Like Nothing et la pièce titre de l'album Natural Causes. C'est Paru sur Willow Tip euh, euh, en 2011. Excellent, excellent choix, mon cher. p r Formation、euh, australienne, en passant. Les spectacles qui sont à venir à l'extérieur de la ville.、Euh, présentation de BCI, eh bien, on est déjà rendu au mois de février, le jeudi 2 février. C'est Dark f u n e Roll. Ça、compagnie. passe vite, hein? <rire> oui. On, on est pas... rendu le 2 février. On n'a même、hein? pas vu Noël passer. On a o u b l i é de faire notre,、euh, notre rétrospective 2011. Ben ça, ouais, c'est pas grave. Regarde, on en fera une、euh, qui durera deux ans en 2012. c a <rire>、euh, Dog Funeral en compagnie d'Abigail Williams.、Euh, il s e m b l e t i l que c'est très bon ça. Abigail Williams Oui. Il semblait-il que c'est assez bon.、Euh, Alain est allé voir ça. Je pense qu'il est en première partie de.、Euh, c'est quoi, le Donjon, le nom du band dans les c r o w b a t c h e r l e s t u b u r z o m non Les c r o w b a t c h e r Le bassiste, là. Mayhem Mayhem. Et,、euh, Abigail Williams, ça a l a i c'est, c'est, l a bien aimé.、Euh, donc, d n f f e r i n Roll, Abigail Williams, Inquisition et Jigan, c'est jeudi le 2 février à 19h. Et c'est au Café Campus, au coût de 20 et 25 taxes incluses. Les billets sont disponibles via admission. Il y a les billets VIP à la porte le soir du spectacle à 17h30, pardon, <coughs> au coût de 50 taxes incluses. Euh, le 5 février, un dimanche à 19h au Metropolis, pour les amateurs de musique que je qualifierais d'un peu bizarroïdes, s y m p h o n y X, Ice Earth et Warbringer. Eh, <rire> ça f i t t r o p pendant toute. Ben, en t ça... o l'opening act va détonner un petit peu par rapport au reste, là, en ce qui me semble. <rire> Parce qu'il m'apparaît être ce que je connais de Ice Earth. Un symphonie X, là, je suis pas très familier ça, pas, je, des du, là, types vous... de s j e t d j'ai entendu, l e s t y p e de p r o g métal que j'aime pas tellement bon, à cause d e s des vocaux un peu trop,、euh, casse-couilles.、Euh. Ouais, effectivement, c'est le vocal principal. Puis, musicalement parlant, c'est quand même correct,、là. Wow, musicalement, regarde, il y a une qualité certaine là-dedans, mais c'est le vocal qui me tue,、ah, moi. o s si, s si. Toujours est-il que ces formations-là seront le 5 février au m é t r o p o l i s l e s 19h. Il en coûtera 35 et 10 et 39 et 49 plus taxes pour y assister. C'est pour tous. C'est disponible via Ticketmaster. On parlait d'Inflames tout à l'heure. Eh bien, ils seront accompagnés de t r e v i u m Veil、vale、of Maya et King au m é t r o au Metropolis, mercredi le 15 février à 19h30. Il en coûtera 30 dollars 72 et 35 et 10 plus taxes pour y assister. C'est pour tous. Les,、euh, billets sont disponibles via Ticketmaster. Children of Bonhomme. s Children of Bonhomme. Je les ai vus cet été, là, puis j'ai trouvé ça long.、Là. Eh oui, mais tu n'as pas à les voir.、Ouais, C'est parce qu'il n'y avait pas juste eux autres. C'était au VMTL, ça dure un peu de. Je veux de... bien croire. Voyez,、ouais, VMTL, tu ne peux pas te soustraire au son d'un band.、Là. Non. non. non.、Euh, ou tu reprends le métro et tu ressors de là, là.、Okay. tu ressors de Lille, mais ce s t pas évident.、Euh, donc,、uh, Children of Bonhomme, LOVT, Revocation et Trade Signal. Le 27 février, un lundi à 19h,、euh, au m é t r o p o l i s toujours.、Euh, <coughs> pardon, c'est pour tous au coût de 35 et 10 et 39 et 49 plus taxes. Il y a Ticketmaster d s i d e au mois de mars, Belfagor au mois de mai. Puis ça, c'est sûr que je n'irai pas voir ça. Non. Parce que si je peux te dire que s'il y a un band qui est p l a t live, c'est bien eux autres. Ça se peut. Bref, côté cinéma, j'ai.、Euh, J'ai écouté un film que je voulais voir depuis longtemps le week-end dernier. Il s'agit de Cowboys and Aliens. Qui e s t un film qui est quand même signé, doit-on dire,、euh, de John Favreau. John Favreau, ce n'est pas un nouveau venu dans le cinéma de, du genre fantastique et super-héros et compagnie. Il se met en vedette, non pas non plus des nouveaux venus. Harrison et, Ford, et, Ford et, et Daniel Craig. J'attendais de voir ce film-là, qui est un. C'est un film de science-fiction western, il faut bien le dire. Avec.、Euh, Je dirais impatience. Et,、euh, mon impatience ne fut pas、euh, rassasiée. Ça a été tout le long du film d'être impatient. <rire> non, pas à ce point-là, là. Je lui donne un 6,5. OK. Bon. Mais,、euh, ça amène pas grand-chose. Tu sais, moi, je dis. C'est le deuxième film que je vois du genre, là, extraterrestre et cow-boy. Le premier que j'ai vu il y a un certain nombre de mois, c'était plus série B. Puis, en fait, je trouvais qu'il faisait plus la job que celui-là. Mais bon, c'est spectaculaire, mais、euh, moi, ce que je reproche beaucoup, là, ce que,、euh, aux productions cinématographiques. Ils ont, tout, ils ont tout mis dans les effets. Non, et... c'est pas ça.、Euh, si tu me laissais parler, beau g r e d i m b é c i l e tu comprendrais peut-être. Ça me tente pas. o、okay, k moi non plus. Je le dis plus. peux-tu le dire, monsieur? o k、okay. o、okay. k <rire> C'est que quand on traite du sujet extraterrestre, envahisseur, c'est toutes des créatures qui ont l'air de... des créatures de Star Wars. Des créatures qui sont énormes, qui sont vraiment là, euh, euh, euh, dans le sens que tu, tu te rends compte qu'il ne se passe rien entre les deux oreilles. C'est juste se bouffer puis détruire. Tandis que moi, je trouve qu'ils ont perdu un peu le cachet là, du vintage des années 50-60 où l'extraterrestre était beaucoup plus euh, humanoïde. Euh, humanoïde, voilà le terme. Donc,、euh, mais ça ne vire à pas grand-chose ce film-là. Ça, ça se tire dessus et c'est à peu près ça. Je t à v o i r là,、euh, quand vous n'avez rien à faire.、Disons. Mais ne faites pas de détour pour aller louer ça au club vidéo parce que. i l s e x i s t e n t encore, <rire> Les clubs vidéo, oui, oui, oui, ça existe oui. encore. Je pense qu'il y a encore une ou deux bannières,、là. Ou Peut-être trois, <rire> je ne sais pas. Bref,、euh, c'est moyennement moyen. Il、euh, y a par contre des choses qui vont être à venir au courant de 2012, soit le 17 février 2012, c'est la sortie de Ghost Rider 2. Euh, en 3D, bien sûr. Spirit of Vengeance, qui met en vedette Nicolas Cage. Ghost r i d e r évidemment, c'est Marvel.、Euh, le premier film était. J'ai pas vu le premier. C'était correct.、Ouais. C'était vraiment correct. C'est l'histoire d'un Daredevil, un cascadeur en moto,、euh, qui, b e n malgré lui, devient Ghost Rider. Puis il combat le mal, évidemment. Il combat le diable, généralement parlant. Ah non, pas l u m i e、ouais. C'est quand même bien, Ghost r i d e r puis c'est loin d'être le meilleur. Adaptation des super-héros, mais c'est quand même intéressant. Il y a un film que j'ai vraiment hâte de voir, mais là, il faut que j'attende jusqu'au 9 mars. Là, Les n e i s f a i t s s e r e b i f e n t Oui <rire> <rire> C'est la, la t o u b b i p o u r grandes manœuvres. <rire> <rire> des bananes mécaniques. <rire> <rire>、euh, The Raven, un film produit par James McTigg, qui m e t e n v e d r t g e John Kuzak. Ça sent. En tout cas. Ce que j'ai pu en aller jusqu'à présent, ça ressemble à être prometteur parce que John Cusack va interpréter le rôle d'Edgar a l l e n Poe.、Oh. Les cinq de derniers jours de la vie d'Edgar a l l e n Poe. C'est très fictif, là. Où il sera un peu à la Sherlock Holmes、euh, sous les traces d'un meurtrier en série qui s'inspire de ses propres nouvelles.、Oh, les、ouais. nouvelles propres d Ah, d'accord. Donc, ça risque d'être intéressant. John Cusack, normalement, joue dans des films assez bons aussi. c o m e d'habitude, oui. Donc, ça, c'est à surveiller. Côté cinéma, évidemment, ben, Immortals est présentement en salle.、Euh, je vais probablement aller le voir. Parce que moi, je suis, j'ai été en f a n c e de 300. Euh, c'est dans le même style. Et puis,、euh, les previews sont vraiment hallucinants. Donc, là, ça, c'est peut-être à surveiller pour ce qui est en salle présentement. Immortals. Voilà. Maintenant, je continue musicalement avec cette fois-ci une formation qui va sûrement plaire à John s o p p e r Puisqu'il s'agit de Voivod, mais la version Eric Forrest et la pièce Rise qui est tirée de l'album Phobos de 1997. Qu'en penses-tu? Bon, je ne sais pas. On va l'écouter. Ben, allons-y. Go! Go!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 Quatre-vingt-vingt-un.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 R34、R34、I41、I41、K70、K70.Parik! <rique! S 1> o、oh, ho!、Oh! n a un gagnant pour le prix de la パ arik!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 Pour l'écouter. 89-1 s y n s h、oh. r o sort de la lune. o u i s t e s rendu où, toi, là? Je sais pas, moi.、Euh, t e s u i en train d'écouter des pauses publicitaires et je suis très fière, moi, là. <rire> C'est tellement intéressant.、Hein? B72, O43.、Ouais. Oh, <rire> OK, c'est correct. Un、ouais. petit d'autre s de la même. <rire> Avant cette pause publicitaire, nous avons entendu la très, très bonne formation Septic Flesh et la pièce Percy Polis qui est tirée de l'album Cominion qui est paru en 2008 sur Season of Mist. Juste auparavant, qu'est-ce que c'était? c é t a i t d u Meshougra.、Oui, Meshougra. Meshougra. Et grand-mère, comment tu t r o u v a s ça? p o u r r i c'est b o u r r i m e s a ha u g a est la pièce Corridor of Chameleons, tirée de mon album préféré, Chaos p h e r e qui est p a r u e n 1998. Non, mais on t'a pas q u i t t a m i e e t'es dans le nôtre! a ha ha! Ha ha! Qui est p a r u sur l'étiquette Nuclear Blast d u f f et la pièce Double Tap Suicide, tirée de l'album éponyme d u f f p a r u en 2010 sur Century Media. g o g i r a et Backbone, très bonne pièce tirée de l'album From Mars to Sirius, qui est par en 2005 sur Prosthetic Records. Et nous avons ouvert avec Viva de la pièce Rise tirée de Phobos, album de 1997 sur h y p n o t i c Ceci étant dit, mon cher Sinistros. Il est incubus encore à moi. De voilà. Terminer l'émission. Ça ne changera pas en 2012, mais ce n'est pas grave. Non, ça ne pourra pas changer. Puis sais-tu pourquoi? Parce que c'est toi qui commences. Non, bien, c'est ça. Parce que mathématiquement, si je commence, tu finis, hein? Ouais, comme vu de même.、Ouais. Même si on fait quatre heures, il y a un jour, ça va finir par finir ben, par moi. s de p a i a baisser ça. ça c'est l'éternel. Ce n'est pas grave. C'est la、vrai. fatalité. m a ce n'est pas grave. Finir, c'est aussi bien que commencer. Oui, parce que je peux finir en force. Oui. De toute façon, c'est à moi qui incombe de finir en force pour ne pas endormir les auditeurs. <rire> n'importe quoi. N'importe quoi. <rire> moi, quand quoi. j e n t e n d laisse faire, toi. Moi, quand je regarde ma programmation vite fait comme ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que les auditeurs s'endorment. La mienne non plus. Ben. f Je ne fais pas Stasi, non, c'est <rire> u r e <rire> a u Bon, on va finir avec un petit bloc、euh, qui décoiffe、euh, légèrement, qui nous donne un petit air de, de gaieté trashy. Alors, on va terminer avec la formation allemande euh, Headshot euh, avec euh, la pièce Elle Remains Synchronicity. On aura Indefense,、euh, groupe euh, crossover américain. On aura B-Frost, e、euh, e groupe norvégien qui donne dans un black、euh, assez fly-bin.、Mm. L'air of the Minotaur, bon groupe de death and roll、euh, des USA. Et on va terminer avec Velertak, l'excellente formation norvégienne. Alors allons-y tout de suite avec Headshot, la pièce Elle Remains. C'est une fille qui chante en temps d'elle. C'est une fille qui chante? Oui, c'est une f i l l t e C'est très sûr. D'accord. On va écouter ça. Go! Go. Très bon l'air of t h e Minotaur. Let's kill the motherfuckers! Ah, c'est très entombé. Ah, c'est cool, c'est cool.、Ah ouais, bon. L'air of the Minotaur avec Let's kill these motherfuckers. C'est tiré l'album Evil Power paru en 2010 sur The Grindhouse Records. On a eu、euh, la formation norvégienne B-Frost avec la pièce titre de l'album Off d e a t paru plus tôt cette année sur AFM Records. On a eu la formation américaine In Defense avec Reinventing Rob Alford et. Ben、The、oui. Police are fucking rad, qui sont tirés de l'album Party Lines and Politics sur Profane Existence, apparu en 2011. Et on a commencé avec la formation、euh, allemande Headshot avec h e l l Remains, tirée de Synchronicity, qui est parue sur Firefield Records en 2011. L'émission tire à sa fin. On vous rappelle que la semaine prochaine, nous aurons comme invité la formation Endesnir, qui de, en fait, deux représentants de la formation Endesnir, qui devraient se joindre à nous vers 20h30. Ce sont eux qui ont ouvert l a Metal Fest,、euh, cette le année. Le Samedi, le samedi, à façon de samedi. Et ils l'ont très bien fait. Oui, oui, ça, ça. Donc, ils seront ici, on va,、euh, pour nous parler de leur formation. Évidemment, on va écouter quelques pièces de leur album. Je pense c'est leur premier album, je pense.、Euh, oui, je pense que oui. Et, euh, bref, euh... Vous... À moins qu'il y ait sorti des démos avant ou... Je pense que oui, mais je ne suis pas certain. En tout cas. Bref, on va s'entretenir avec cette formation-là. Et,、euh, la semaine suivante, soit le 13,、euh, comme clôture d'année de réanimation, nous aurons nos, nos potes, les lutins de l'enfer. Avec nous pour mettre le chaos total à réanimation. Absolument. Les lutins, comme nous l'avons dit, qui tireront leur révérence、euh, à la fin de décembre. En fait, je crois que c'est le 19. Euh, non, c'est le 16, c'est le vendredi qui suivra leur passage à réanimation. Ce sera leur dernière,、euh, leur dernière émission ici à C'est Fou.、Euh, je trouve ça regrettable parce que les lutins ont tout en fait une belle job. o u i mais,、euh, mais C'était、euh, un beau complément à ce qu'il ne restait que deux émissions métal, le 16. Ben, il y a nous autres et eux autres, pis u dans le fond, on va se retrouver comme tout seuls. Ouais.、Euh, les gaulois retranchés. e h oui, que vous voulez vous. Mais bon, on aura,、euh, on aura une dernière chance de pouvoir se taper du pontant avec les lutins le 13. Donc,、euh, ceci étant dit, il nous reste une dernière pièce, mon cher Sinistre. e Eh oui, nous finissons avec la formation norvégienne Gvelertak,、euh, qui donne dans un black metal m i x teinté de punk rock.、Euh, euh, c'est assez surprenant comme formation.、Euh, on va voir la pièce Bloodthorst, qui est tirée de l'album éponyme Gvelertak, paru en 2010 sur Indie Recordings. Excellent label, ça. Indie Recordings. C'est un. un oui,、oh, non, non, label. mais c'est original.、Hein? Oui, c'est cool.、Ah, c'est、euh, eux autres, entre autres, qui ont sorti、euh, des albums de v r i d、euh, puis il y a, y a tu, quoi, une autre gang. Puis de Tide aussi. Puis Tide.、Euh, monsieur Nett. Oui, monsieur. Non, ben, Monsieur n e t c'est pas eux autres, c'est AFM Records. Ah, d'accord. <rire> <rire>、euh, donc,、euh, portez-vous mal. Nous serons de retour la semaine prochaine, et d'ici ce temps-là, a l l e z tous vous faire foutre. foutre.、Euh, go.